l'été sont dans memento mori avec en exclusivité mondiale chodo go blow me like to wave the truth for thought who's for nous numéro 1 sur 8 et bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission des hits de l'été sur Memento Mori 107.bar sur Radio gamozo tu t'as eu besoin de regarder quand même pour le 107.bar, ça fait longtemps qu'on a pas fait <rire> bonsoir tout le monde, bonsoir à tous il euh... est grand grand temps de se retrouver là ça, fait, ouais, euh... ça fait longtemps, on est très ouais. content d'être là celle de fin juillet c'était un peu de la triche c'était un enregistrement euh, déjà passé mais ça nous a permis au moins de passer euh, des bonnes vacances. Ce, ouais, ce mois-ci <rire> tranquille, au moins pas trop stressé pour trouver des, des playlists euh, introuvables. Un poste à NF paisible. Compliqué. Euh, voilà quelque chose de sympathique qu'on vient d'écouter. Ah bah, écoute, il <rire> y a, je, <rire> a, on, a fait un grand effort. <rire> une, une bonne après-midi, c'est ça Une oh, truc oui. constructive. <rire> Hey chérie, tu veux pas faire une voix pour pour, pour une connerie à la radio ouais. Mais c'est pas sa voix naturelle, ça je la connais, sa voix, il y' a pas de réverbe comme ça normalement tu vois, y a, y a Ah si, si, si, si, ah, moi à la elle maison je me tout tout <rire> <rire> elle me parle que comme ça C'est l'écho, ils ont un grand Mais... appartement bonjour, bonjour, bonjour, ça a été ton boulot, <rire> oh, oh, oh. <rire> c'est très fatigant Moi tu peux être très très loin puis 'entends la suite quoi. Oui voilà J'ai l'impression d'être à la maison, mais en permanence à la montagne, mais en permanence. <rire> bon, euh, du coup, on va commencer par Justine, euh, histoire de mettre les choses au point avec euh, le morceau que les surfeurs nazis meurent. Parce que c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut s'endormir un petit peu là-dessus. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établies au Brésil Il y a forcément une, une amicale d'anciens nazis ou un club, une, une association Nouvelle Asie peut-être. Nos déchets pique-croix gannées, sur la blonde, la Californie en se change. Tu lesquels les Chinois t'étaient allés en Asie les Japonais, Japonais c'est ça. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je... Je... connais cette théorie, oui. Mais... Souhaite. Chou blanc, donc. Et voilà c'était Justine à l'instant avec que les surfeurs nazis meurent sur leur split qui avait sorti avec Santa Cruz. Enfin, c'était une reprise de Santa Cruz du coup. Et voilà avec des petits extraits de OC 117 avant et après parce que, <rire> voilà. que c'est la, la culture à manteau. Oui. D'ailleurs que, que les surfeurs nazis meurent j'imagine c'est une référence au film surfer nazi must die. Oui. Un film trauma des années 80. Ou d'une euh... autre référence d'un groupe de trash corps américain. Ou alors est-ce que ce groupe de trash-cores américains serait une référence au film suscités Je pense que la base vient de là. Voilà. C'était l'instant culturel. Ça, Et on en profite pour dire que les dessinateurs nazis meurent aussi. du coup ouais, voilà. <rire> c'est ça, ça, ça ce le pas que les surfers, quoi. <rire> ouais, c'est ça. ça. Ce, Il y a bah... plus de dessinateurs que de surfers. <rire> si J'ai l'impression d'avoir toujours ce même débat avec les gens, en fait. C'est que, que ce soit du Soral, du Dieudonné ou du Marceau, actuellement, c'est que, ouais, me son un petit système, quand même, alors c'est cool. Et alors que c'est quand les gros nazis. On peut être trop au courant de ce qui se passe, finalement, On s'énerve moins. Oui, c'est vrai, finalement. <rire> ouais, <'est>... hein <rire> Des fois, faut se relâcher prise. Au euh... Club est-ce qu'on s'emmerderait <rire> Eh ben non, bah voilà. Euh, du coup, c'est moi qui prends euh, la suite. On va s'écouter euh, deux petits titres euh, du groupe finlandais Sister Disaster. Euh, c'est un groupe que j'ai découvert euh, cette semaine euh, via euh, l'interview du euh, comment, euh, du fanzine Divergence. Donc, euh, très, bon, très bon très bon fanzine euh, bordelais donc euh, voilà il ya l'interview de ce groupe là groupe euh, exclusivement féminin qui joue du punk rock depuis quelques années du coup c'est le nouvel album qui vient de sortir euh, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique et puis vu que j'avais bien aimé l'interview euh, c'est l'occasion aussi hein, de lire des trucs et de après écouter les groupes sinon ça sert pas à grand chose donc euh, on va s'écouter euh, le titre falls et après blind extrait donc de, de l'album away euh, sorti donc cette année en 2018 donc euh, sister disaster Euh, donc à l'instant, on vient de s'écouter deux titres euh, de l'album Away de Sister Disaster, donc euh, groupe euh, punk finlandais. Oh, très bien. Ouais. Oui, oui, oui, oui, oui, On va enchaîner avec deux titres euh, canadiens qui cartonnent en ce moment euh, sur toutes les ondes euh, estivales euh, du Canada. Bonne forte chance. Ouais. Bien sûr. Alors le premier groupe c'est Kick Ass Violence. Un groupe euh, que j'ai découvert euh, récemment euh, qui joue du je, ouais, je ouais, Radio Canada, tu as découvert ouais, ça toi Ouais, c'est Radio Canada, euh, ouais. c'est en tête des charts. Euh. <rire> <rire> Ouais du coup c'est ouais c'est du hardcore euh, grindcore euh, pour Violence enfin euh, que je joue très rapidement c'est très bourrin et le morceau ça s'appelle la gerbe fatale comme ça c'est rigolo euh, issu de l'album The Bro Violence EP et c'est sorti euh, cette année chez Rotten Rancid euh, Records On enchaîne avec un autre groupe canadien Sans s'il te plaît Beaucoup beaucoup plus lent Tant que je touche pas au que Ça va bien apparemment Beaucoup plus lent c'est throne du coup Comme l'annonçait le magnifique générique Avec le morceau Snort Dagger Issu de leur dernier album Qui est sorti cette année aussi Et l'album c'est Transcanadian Hanger Sorti chez Totem Couch Records Voilà Oh my God. He's gonna he's gonna he's gonna he's coming up puke He's gonna puke. He's gonna puke He's gonna. Yeah, he's, he's gonna puke Ah merde, il n'y avait pas de l'arsen, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est nul Le l'arsenal était peut-être dans le morceau d'après. t'inquiète, j'en ai un peu du l'arsenal après. Mais c'était très très cool, c'était Dobs à l'instant et juste avant Kick Ass Violence, deux groupes du Canada. Deux groupes estivales Ouais, tout à fait. Parfaitement avec bien le temps actuel. plus sur le morceau de Dobs ils ont sorti un clip où pendant tout tout du long, c'est une bagnole qui route qui roule sur une route enneigée perdue dans dans la forêt canadienne. Mais mais ce genre de musique marche bien avec la chaleur aussi. Voilà, oui. c'était pas très intéressant <rire> mais... c'est histoire de faire une petite remarque sur le groupe après c'est non mais est, fait... est canadien d'octrone pour le coup. Ah, ouais, ils ouais. vont faire un album qui s'appelle Il y a plus de saison. C'est vachement ouais. bien. <rire> <rire> non mais enfin bon, Brechtler c'est du copier-coller de Electric Wizard à peine. Et oh, euh, la, la voix n'est pas ça... exactement la même. C'est ouais, entre peu... Electric Wizard et Bongzilla je dirais. Mais mais ça marche ultra bien et leur dernier album il y a que des tubes de l'été. <rire> N'hésitez pas à vous procurer chez Virgin <rire> ah, Ça en boîte ça marche, j'allais te dire ouais, Chez Totem 4 et non euh, Totenkopf Records Bah oui, <rire> c'est beaucoup mieux ouais, euh, Alors du coup, on, on va s'écouter Alors j'espère que David nous écoute si David, Je tu sais pas, écoute, il est en vacances, il est en Normandie la petite, euh, notre Ouais, ouais mais quand t'es en vacances, ça va foutre d'écouter tes copains qui font une émission de radio non Il y a de fortes chances voilà. Et du coup, ouais, si tu nous écoutes David, on va passer du Blind Guardian Ah ouais, quand j'ai vu que tu avais passé ça, j'ai fait waouh, que c'est tu. Euh non, comme non mais de base en fait, c'est un espèce de truc euh, power metal dégueu, des dragons, des machins comme ça ouais. et des solos euh... l'enfer. <rire> Sauf que moi j'étais je cherchais une reprise des Beach Boys euh, un peu plus musclée, sort de rigoler un peu, c'est l'été, c'est les tubes de l'été. Tu connais les Beach Boys, moi je le sais. Boi so va Si, tu bien les Beach Boys, tu bien mettre ça pour pour rigoler dans ton temps déjà... Oui, mais c'est parce que j'aime beaucoup l'humour. <rire> ouais. <rire> D'accord. C'est relatif. <rire> Allez. Euh, donc voilà. et du coup Blind Guardian qui a fait une reprise de Surfin USA des, des Beach Boys quoi. Donc euh, voilà. Ce qui est pas ultra musclé, mais il y a de la double à la fin quand même. Donc ça c'est sympa. Et euh, juste après on s'écoutera Turbo Negro avec euh, Blomi Euh, qui est un gros tube et que j'adore passer les vitres ouvertes à Donf quand je, quand je rentre chez moi et voilà ça me fait plaisir de, de faire le Jackie avec euh, du rock plutôt qu'avec de la techno mmh. If everybody had a known Across the USA And everybody be something Like California You see them the word in the bag Rock your sandals too. Pushy, pushy blonde hair surfing USA You catch him sleeping that check real soon, we're waxing down our souls, we can't wait for June, we'll all be gone for the sun, we're on safari to stay, tell the teacher we're surfing, surfing USA, and hang a cheese and swan. Ah c'est tellement cool Yeah Et le mois prochain on passera à Steel Panther Bon non peut-être pas <rire> euh, voilà, C'était Turbo Négro à l'instant et juste avant c'était Blind Guardian qui reprenait les Beach Boys qui reprenait les Jerry Lewis Non, donc, Jerry, Jerry Lewis <rire> Chuck Berry C'est ça, Chuck Berry minute culturelle c'est ouais, suis très quoi, très cool t'es sans doute le meilleur morceau de Blind Guardian je ah pense. sûrement ah bah, <rire> moi je suis content découvrir ce groupe par, cette, par ce titre en tout cas c'est une belle, <rire> bah, belle avant première c'est la meilleure porte d'entrée que tu pourrais avoir oui, ah, t'aurais fait, fait le vrai album juste <rire> que je retienne le nom en fait pour réécouter derrière je, je t'enverrai des trucs ouais tu tu, si ou pas c'est pas grave il y a des choses comme ça moi je voulais juste avoir une petite aparté pour les troubles faites qui se plaignent via via les téléphones si ça ne vous plaît pas Vous pouvez toujours éteindre, écouter Extrême Hystérie. Non, c'est une petite blague. Non, mais il y a des petites plaintes comme ça de musique euh, visiblement que ça ne plaît pas. Euh, alors là, vu ce qu'on vient de passer, il y a pas de raison quoi. A... écoute mon petit Stéphane, hein? si tu m'écoutes, t'as pas fini d'encher ce soir <rire> Allez, bisou. <rire> Spécial dédicace. Je te conseille de te concentrer sur le feu et les saucisses parce que là <rire> Allez, non, ça va être une petite euh... non. 3 minutes quand même un petit peu rapide qui risque de faire plaisir. Euh, donc euh... Qu'est-ce que ça puis <rire> <rire> oh non, il y avait absolument rien de... ah, non, non, ben, non, non, Tu non, dis ça y juste y avait... après tu en monégos, ça peut pas marcher. Non, pour le coup, il y avait rien de détourné quoi. Mais effectivement, euh... ça pourrait marcher quand même. <rire> Petite minute érotique. Euh, non, c'est juste je passe deux groupes en fait qui vont passer aux 20 ans de la France plus à saint etienne Donc pas Saint-Étienne nervirement, Saint-Étienne centre -Saint -Saint France. Pas absolument pas non, j'ai pas mis mon dragon parce que les, les 20 ans c'est au mois de au mois d'octobre, j'ai dit qu'on aurait le temps d'en passer. Bah j'ai vu mon dragon qui jouait je fais ouais oh, oh, oh, oh, oh. oui, j'en ai mis ouais, bah, ça tombe bien donc euh, mon dragon s'il fait partie donc voilà donc la France Punk collectif euh, je pense c'est une asso ou un collectif euh, punk de saint etienne qui fête ses 20 ans au mois d'octobre, euh, qui ont aussi une émission de radio c'est des gens qu'on aime bien tout ça donc euh, voilà une petite euh, petite, petite colloque aussi c'est très important aussi ouais. donc euh, moi j'ai passé deux titres de Rudeza et Mudicia C'est comme ça que ça se dit hein. Ah mais tu vois tout à l'heure quand on faisait le générique avec Anne, elle me disait j'arrive pas à prononcer ce groupe là, c'est pas possible." Je me suis "Ne t'inquiète pas, Munel prononcera aussi mal que toi, il <rire> y a pas, de, y a pas vas, de pression à avoir." <rire> ça, ça, ça fait 10 ans que, que je m'entraîne, je sais jamais comment le dire. Euh, donc c'est un groupe que je pensais qu'il n'existe plus mais en fait euh, voilà quoi, ils jouent donc à saint etienne au mois d'octobre. Euh, donc ces deux titres que j'ai trouvé euh, sur internet difficilement parce que j'ai pas d'originaux malheureusement euh, Donc c'est Nunca Mas euh, sorti sur une, euh, une Demo 704, alors je sais pas vraiment c'est quoi, ça doit être l'année euh, Et No Hey Solida, un split avec Solid Deadline de de je crois, sorti en 2007 euh, Donc voilà, euh, Rueda Zemmoudichia c'est euh, un groupe de fastcore euh, venu d'Autriche, pardon je dis des conneries Avec une chanteuse euh, qui est chilienne, si je ne m'abuse Oui, non mais écoute, ça, ouais, chante, ouais. en fait, c'est tout, c'est tout chanté en fait en, en sud-américain et, euh, et le groupe est basé à, à Vienne, je crois. Euh, le groupe d'après, c'est Tototatila, c'est du gros hardcore 10 bits euh, bas du front euh, finlandais qui marche très très très bien, mm -hmm. mais il y a aussi des groupes enfin euh, des membres d'Autriche de, donc je pense qu'il y a des, des membres communs entre les deux groupes. Mm -hmm. demande on demande beaucoup pourquoi, de finlandais euh... quand même ce soir là En enfin, ouais, enfin ouais, Norvège Ouais, ouais écoute, ouais. c'est l'été <rire> on, est, on est on est dans les tubes nordiques Aucun écoute euh... <rire> Donc voilà ce Tatila, là ça bourre c'est l'album euh, Vitrick Menni Menni c'est ça et le titre Raha <rire> Oh, c'était bien c'était ultra cool ouais à l'instant donc Sotatila est juste avant Rudosia Immundichia et c'est et vrai que Immundichia oui, oui, qu il, et il le dit ultra bien Immundichia ah d'accord c'est le Ditchia en fait qui est un peu compliqué en fait qui bah, oui, non, mais le... le MN enfin, l'enchaînement le le bon, un... de ouais. tout aussi tu vois ouais. c'est un peu <rire> ah, je me sens plus à l'aise avec les trucs de Pays de l'Est quand même bah écoute il euh, y en a un petit peu après hein. ah là tu vois on vient de regagner des auditeurs il y a de fortes chances tu vois on va continuer on va continuer dans l'Est et dans le nord qu'on va écouter les euh, motceaux reste euh, ouais <rire> bon, oh stop oui, oui. <rire> on va écouter des morceaux euh, du split needful sing et Overviolence. violence du coup need full sing euh, c' des tchèques groupe de grindcore euh, très très très cool et Overviolence, euh, un groupe de grindcore suédois si je ne m'abuse enfin ouais, hardcore hardcore plutôt euh, hardcore un peu rapide et euh, qui est plus plus récent que needful sing qui est quand même maintenant euh, un, un des un nom un peu connu de la, de la scène tchèque et donc ils ont sorti bah, cette année un split euh, les deux ensemble. Donc on va écouter euh The de Knife on va écouter les morceaux stolen live et just a number. Stolen et... live c'est aussi un groupe de, de Fast fastcore ça de la je crois. Hein. Oui, sans doute. C'est je pense qu'on peut faire un lien entre tous les, les, les noms de chaque ah. groupe qui devient un groupe de tel ou autre et un un, un, un morceau. Et euh, bref, du coup de Horror Violence, on va écouter les morceaux de Beach euh, les morceaux Beach Raid et The Lower Plane of Existence. Voilà, on va écouter tout ça, ça va aller très vite. Voilà c'était le petit instant de l'été Avec des musiques sympas pour écouter sur la oui, plage Oui toute douce en ouais, tout cas voilà, ouais, C'est ouais, clair à côté de, des collègues qui vont écouter Booba Ou je ne sais quelle connerie Toi oh. tu viens avec ta petite enceinte et tu poses ça Et pas toute <rire> personne derrière Voilà ça s'écoute également très bien un barbecue hein. Oui <rire> tout à fait Donc, Pas trop de flammes hein c'est hop c'est on, fait, on oh, partage le créneau oui, très bien sûr sans Non sais. on va continuer dans le la, dans la, cool, la, la thématique de cool et de l'été surtout exactement euh, avec euh, Municipal Waste et euh, donc déjà c'est cool hein, globalement et en plus euh, on va s'écouter le morceau Terror Shark Donc du coup bah voilà, les requins à la, la mer l'été, les filles, Les planches de surf et trampoline sur scène pour faire du stage dive. La euh, terreur, voilà. Se euh, cool et euh, donc voilà, et juste après on va s'écouter ah Bah du coup Iron Reagan comme ça on se fait un petit un petit bloc crossover et, et donc euh, est même genre de nom donc Ouais, c'est ça et puis et du coup Iron Reagan c'est leur tout nouvel album qui est sorti cette année et le morceau c'est Paper Shredder. Rien à voir avec l'été mais euh, le morceau est cool. <rire> You've got your grasp, too much fun to with your bones Put in the water, it's a tear nobody knows With all the you make the rest of all the two ways Put your thought on your flesh, with your present grave Butters, you let it out, stand as fuck No time short You're dead teeth No time short Panic on the beach, there's You never thought that you could be so old I'm a fujay You're like a floating piece of meat and agonomi là voilà, c'était Iron Regan à l'instant Iron Reagan président on oh, le <rire> président sympa Ouais euh Roy oh, Nixon aussi quand même puis, ouais, 3, il y en a plein en fait il ouais. oui, <rire> y avait un, y a il un il y a un t en t en groupe quand même cool aussi, pareil Reaganus Ah, oui, aussi, tu veux dire le, le groupe où le chanteur s'est barré avec la thune de la tournée en plein milieu ah. de la tournée bon, Ça j'en sais rien parce que c'est de l'être actuel comme, euh, comme anecdote C'était il y a 2-3 ans un truc euh, du genre il parler, ouais, Tu m'avais dit ça ouais, Il devait ça, jouer ouais. à Nancy et en fait euh, bah du coup euh, en gros <rire> le, jour, le jour même c'était la bassiste bon, ouais, qui a chanté pas. un peu la, la moitié des morceaux Puis euh, je sais plus peut-être le guitariste qui a changé l'autre moitié C'était un mauvais jour quoi Ils se sont pris la tête le batteur et se barrer avec le merch et la, la thune oui c'est pas parti comme ça quand même mais il est intelligent quand même parce qu'il est parti avec de la thune quoi. ah bah ouais. Ouais, il a fait ça bien bah ça met un bon blanc quoi. oui, oui c est... C est... le groupe peut s'arrêter bah... ah oui ouais. c'est pas une bonne bah, base ouais. pour faire quelque chose non, de, de cool Exactement. du coup ça a donné ma traque-attaque après je crois <rire> <rire> mais ils ont qu'à se deux ans après <rire> il va revoir tout ouais, c'est ça ouais, et avant les rebrigades du coup c'était miss Waste voilà c'était groupe aussi deux groupes formés au en autour oui c'est globalement autour du chanteur Ryan Waste euh voilà l'album press on ce que je je la chanson mais c'est waste c'était pas non oui non c'est un vieil album c'est Hazardus Mutation ah oui OK c'est le tout premier il me semble ouais 2008 2009 c'est celui qui les a fait aussi les ces chansons ah bah je l'ai su là avec on l'a tous écouté en boucle ouais il est vraiment très bien très très cool et je sais plus c'est Municipal Waste ou Iron Regan qui ont fait ont fait une une référence à Red Funk dans leur clip Ouais parce que buvez des bières euh, de... en ferraille euh, 50 cl Non, me... il <rire> y a les mecs sûrement, de Red en fait, si tu vois le clip de Redfang où ils vont acheter plein de briques de lait là pour exposer ouais. ça ouais, avec ils une banane. pareil mais avec des bières. Et, et... Non, et puis du coup en fait, ils croisent les, les mecs ils croisent les mecs de Red Fong au supermarché qui sont en train d'acheter des, des briques de lait dans le clip de c'est je du copinage Je sais pas si onigan fait des clips en fait Si, il mort. J'espère que ça. Bah si, moi je connais que par les clips. mais parce que le municipalois ils en ont fait plein des coups, du coup c'est dans le clip où ils sont sur des caisses sur une place publique et puis d'un coup les caisses s'ouvrent et il y a le groupe de rock à l'intérieur. Comme je l'ai pas vu le clip, C'est des vrais gniaux C'est un moment très radiophonique en fait, Ah bah oui, c Euh, Qu'est-ce qu'on s'écoute après Je <rire> vais pas vous discuter, c'était plutôt sympa <rire> d'accord Et <rire> du coup, pour les vacances, ouais, tu fais quoi bah, euh, je Moi je vais à Amsterdam, je... ça va être sympa ah, ouais. non, Moi je suis ah, ouais. allé en, en Irlande, mais je suis cool. déjà rentré déjà, Ah d'accord, t'as voilà. eu le beau temps Ouais, bon ah c'est bien ouais, que du soleil. Et il du... y a pas pas trop souffert du, <rire> du croisement des juilletistes et au euh... non, non, non ça, ça, a ça a été. Ah ça va ouais. parce que sur les, les, les autoroutes quand même, ah, c'est compliqué Je fais gaffe au septembre 1 qui vont arriver bientôt aussi. Ah bah ça de toute façon de plus bon, en plus. Ah, ah, l air, l air, l air, ouais. on peut tout de suite euh, <rire> le flambeau parce que là c'est en train de déraper complètement. Ah, tu nous donnes tu nous donnes l'occasion, tu sais très bien que c'est une erreur. On se voit pas si souvent Vous n'êtes pas météo France êtes toujours sur même Tomori et sur Radio Kemoso sur cette FM. Euh, n'oubliez pas de liker la page euh, même s'il n'y a pas de like, faites-le quand même voilà. et euh, et puis euh, n'oubliez pas de nous ah, suivre ah, sur le, ah, le hashtag, euh, hashtag le rock <rire> euh, donc on va s'écouter un petit groupe euh, Better of Dead qui vient euh, d'Angers si je dis pas de conneries, euh, ils viennent de sortir un nouvel album, je pense avoir déjà passé leur EP Il y a quelques temps, mais je n'en suis plus sûr, donc c'est l'occasion de, de, de, de se rattraper. Euh, donc le LP Take Trains, euh, c'est très très simple, avec une photo de train, machin, ça marche, on sait où on va, il n'y a pas de problème. Euh, un album sorti donc cette année. <rire> hey, c'est le thème des vacances, ah ouais, euh, ça marche. Ouais, c'est ouais, un ouais. groupe de cheminots, c'est trop bien. <rire> c'est ça, t'as un petit sticker de CGT quand tu achètes euh... <rire> le disque. Ah non, t'as su dry, putain. <rire> oui, c'est vrai, ils sont plus rebelles. Euh, donc voilà, c'est un petit groupe de punk rock, euh, sympatoche comme tout, euh, sorti, enfin euh, le disque sorti sur Destructure Record et Donnez-Moi du Feu, donc c'est Donnez-Moi du Feu, c'est le batteur nanar qui joue dedans. Euh, le titre, euh, en fait j'ai pas noté le nom du titre, est-ce que tu l'as Marcus s'il te plaît euh, Il doit il doit être sur euh, sur la petite playlist. <rire> Suspense, on ne saura pas. Si si, ça va venir, faites patient les gens ils ont tout tout de suite maintenant <rire> faut leur laisser le temps un ouais, ils... ils savent plus attendre non hein. ils savent plus attendre non, ah, non, non on fait une petite pause ouais, c'est tranquille juste... voilà, hashtag c'était mieux avant ah, attends allez fais nous rêver taking a ouais ça c'est le nom <rire> de l'album <rire> Nightmare Nightmare, exactement Nightmare Fucking Nightmare Il y avait un mot monsieur Comment tu t'en es pas souvenu mais Parce que je ne l'ai pas noté Moi si je note pas Je je note pas, j'oublie bien C'est bien le principe Bah qu'est-ce qu'ils ont là Qu'est-ce qu'ils ont là Donc Better of Dead Groupe de punk rock danger Et juste après Ça va être Fredagden Trentende Trentende Jolie tentative Qu'est-ce que t'en sais Fredagden Trentende Voilà Donc ça n'a rien à voir Avec l'accent allemand C'est un groupe suédois Ouais, euh, album euh, sorti donc cette année du nom euh, dystopique euh, utique. Le nom du titre, c'est là que ça va être ah, le ultra le chaud quoi. Alors attends, je te laisse, je te laisse lire parce que j'ai peur de me ça va être là. <rire> là, ça là c'est juste en dessous, c'est tout est écrit. Ah, c'est pas très bien écrit quand C'est très très bien écrit. Ça je cas, Gorminder. Non mais c'est en plusieurs fois, il y, y a une grande phrase. Bah oui, Sage je m'illika Gorminder. Tu tu te dis là Bah oui. Bah, ça me paraît pas super compliqué. Ouais, mais qui a dit que c'était bien dit <rire> Je sais pas, j'ai dit, dit c'est Oui, non, c'était pas ça du tout, <rire> Je vais le faire correctement. <rire> Là, je me dis que gorge migraine. <rire> Ça ne même rien à voir. Alors votez tout de suite. Sur... Ah, <rire> sur... j'ai l'ambassade, de la Suède, j'ai là, c'est pas possible qu'il a la bonne prononciation. Euh, donc Fredag Den Treadende, euh, groupe euh, hardcore crust de Suède, euh, nouvel album sorti notamment chez les camarades de Deviance Records, petite euh, petit clin d'oeil barbecue. Voilà, petit et ah Un album acheté, une saucisse offerte <rire> C'est ça <rire> euh, Donc c'est un tout nouvel album euh, Ça doit être le cinquième je crois Donc ultra ultra productif comme groupe Donc on écoute ça Musique Yep. Euh, donc un instant on vient de s'écouter euh, les très très bons Fredag den très tonde ou alors comme on dit chez nous euh, 13 2.e <rire> <rire> C'est comme c'est comme vous. Bah, oui, comme ça vous dit. Euh, voilà donc un groupe qu'on parlera à l'agent de la concert euh, tout bientôt ou, tout bientôt. on parlera peut-être. J'ai pas dit ça. Es euh, parlant, tu es con parleur, tu Il est bavogène. Ouais. ouais. ouais. ouais. Non, oui, non, faut savoir reprendre, je suis d'accord, oui, il y a du bon. langage, autant le respecter hein, mais... après, faut pas non plus être trop strict. Si j'ai un vieux ah. voguean qui a écouté, il a très bien compris. Voilà, <rire> il, a, il a il a compris où c'est que je voulais aller, c'est l'essentiel. Voilà. changer d'émission. Voilà. <rire> donc les frais dingues est juste avant Better of Dead, donc euh, du LP euh, Taking Trains euh, sorti euh, cette année que vous pouvez vous procurer euh, bientôt je pense dans les distros du coin. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a qu dit qu On a dit qu'on allait qu s'écouter Mathcine. C'est toujours c'est pas du surf, c'est du psycho. C'est l'été aussi. son approche un peu oh là, quand même. trop bassine quoi. Bien dégagé derrière les oreilles, c'est la coupe d'été. C'est l'essentiel. <rire> non, mais ce qui est bien en plus, c'est que... Petit hommage au frère maniaque. Ah oui, exactement. <rire> ah, ah, ah. Hommage à mon petit frère. <rire> non, mais ce qui est bien en plus, c'est que le contre-bassiste est ultra-chauve. Et son, sa grande euh, mèche de Psycho C'est un truc qui colle qui colle en <rire> fait sur sa tête Et rien que pour ça Je trouve, ça ouais, dé... je trouve non, que, que c'est un groupe en fait, très sympa C'est tellement Psycho cool de faire ça, tu ça. Veux dire, euh... <rire> Non puis au delà de ça C'est ultra cool c'est Déjà politiquement c'est cool Ce qui est déjà rare, très, bon, très très bon ouais, départ bon. pour du Psycho <rire> Et euh, puis ça chante ultra bien Ça joue très très bien aussi enfin C'est oui, pas des gros cons ouais, ouais. Moi j'ai jamais été déçu de, de, de en les voyant en concert vraiment C'est euh, très très cool Et du coup on va s'écouter le morceau Curst ou Cursed Course. Course. Ouais, voilà. Ouais, fais lan monsieur docteur. Course tac. Rien à voir. <rire> Quel mauvais ouais, que ouais, tout non, à fait, mais... toute une éducation refaire, ouais. un game, ah, On, on coup... commence l'émission. Ouais, non mais, elle <rire> s'est terminée. Marc on, on enregistre rien. Rac, on recommence. On va prendre <rire> les subventions de l'émission <rire> et puis on va aller se payer un voyage ah, attends, à c'est de, de des Allemands. On peut plus... le dire à l'Allemande. C'est vrai. Ça tu sais faire. Que veut ouais. ah, voilà. Ça c'est mieux. Ouais, Elle a tout de suite il y a quelque chose donc on va et puis juste après on se fera un agenda concert, un agenda concert. C'était madsin à l'instant. Voilà, et la page de l'agenda concert va se charger sûrement. Voilà, c'est l'agenda à concerts. Concert. Concert. Et... Il y a pas beaucoup de concerts. Et <rire> ça se charge pas du tout. Euh, bah, je te laisse démarrer Monnaie si t'en as en tête. <rire> je ne fais pas partie de cet agenda concert ah, ah, si, Donc euh, ah, tu... alors, le, 20, oui, le 27 août, je crois il ouais. y a justement Fredag den euh... Tretondet. Tretondet, voilà. Euh, plus guest, bon, on va savoir c'est voilà. qui. à Nancy au bon. Black Baron. Chaïd sûrement. Ah bah, non, c'est fini. Ah, <rire> Ah, ça aurait été trop cool Attends merde il avait plus rien là. Ah vu l'internet oh, ah, ah, Comme voilà. un con ah, ah, ça me fait plaisir Ah bah Stéphane si tu m'écoutes ah. ton site c'est de la merde <rire> Ou ton téléphone peut-être Non non c'est sûrement son site Donc voilà donc c'est un concert euh, le 27 Ça tombe à quel jour vous le savez Ça tombe euh, un lundi. Oui. à lundi lundi C'est une excellente date un lundi soir au Black Baron à Nancy ouais. oui. oui Organisé par euh, le nouveau collectif Organe euh, à Nancy Donc qui regroupe... Euh, Euh, les Orgas euh, Blackout Brigade euh, Collectif Olive, le collectif du 103 euh, Un petit peu de Spiruline euh, Si je dis pas de conneries Voilà donc un peu c'est la clique un petit peu de euh, arc que oui, dans scène bah, côté, étitif, euh, Oui bah tous les gens actifs là-dedans Ah bah voilà <rire> c'est bien Et c'est déjà pas mal pour <rire> un, un concert C'est euh... un lundi, c'est un la pool Mais y a rien d'autre avant c'est ce tu veux dire Ah écoute moi j'ai rien vu avant ah bon. Bah non, bah moi j'ai pas, ah, pas non plus ça, ça On suffit. est le foot, t'annonce un tout pour le 27 C'est un peu limite <rire> Euh, ouais, on, on, va quand même, on va quand même parler des sapins barbus Ah oui c'est le c'était 17 18 17-18 voilà Bon après vous débrouillez, il y a moyen de réserver les places etc c'est bien 17-18 août à ah, De Martin ouais. Ok c'est Il y a fait. plein de groupes oui oui tout oui. à fait, il a... bah, ils, ils viennent pas faire une petite émission à euh... l'Eston il y a um... si, l'Eston, a... ça repassera, fait, ouais. on ah, a oui, repassera... Pas... <rire> je l'ai entendu en plus mais, repassera mais il y a quand même ah des bons groupes aussi je crois il y a pas que l'Eston tu veux dire DogenStyle par exemple, <rire> ça, non, ça a l'air su super il y a, y a oui. euh, Iron Bastard qui, euh, qui joue euh, du, du rock un peu à la motor-raid c'est des mecs de strass, beaucoup à la motor on a déjà eu cette discussion et déjà exactement ce bureau <rire> euh... Bref, du, du... Ouais, voilà il passe il euh... a pas mal de trucs là euh, excuse moi mais localement tu as aussi euh, pour ceux qui, qui écoutent un peu le grand rock hein, euh, un festival euh, ce week-end de rock à lombères enfin, on, on s'en fout de faire de la promo pour eux mais voilà c'est un truc de rock c'est gratos il euh, y a plein de groupes c'est une bonne scène euh... bon, Et puis je passe quelque chose on risque oui, passe quelque mmh, chose ouais. et puis enfin niveau euh, niveau orgas c'est quand même euh, plutôt classe. C'est plutôt bien fait, clombière, c'est agréable, donc euh, pour aller se promener c'est quand même plutôt pas mal, après c'est du rock, c'est du rock à il y a plein de groupes, hein, mais voilà. Il euh, y a ça, il y a aussi bah, euh, le FestiLac aussi, hein, un truc dans le coin, euh, 24-25 août, hein, un truc euh, gros festival reggae. Et oh. voilà, un truc euh, local, il y, y a ça quoi, il y a pas mal de trucs qui dans le coin, c'est pas forcément tous des, des trucs euh, DIY, mais c'est pas mal de trucs quand même. Hein. Oui, euh, donc du coup après ça on a le... la DIY Fest donc euh, sûrement, euh, oui, parce que c'est un festival queer, féministe, intersectionnel, donc du coup il doit y avoir un jeu de mots avec Lady, Diaye et plein de choses où je n'ai pas lu assez de bouquins pour ça. Euh, ça se passe à Strasbourg principalement au Diamant d'Or, voilà, vous, je pourrez vous renseigner sur la programmation, c'est le 30-31 août 1er et 1er 2 septembre il y a des concerts de performances, des ateliers euh, voilà sûrement pas mal de conférences euh, ou en tout cas euh, débats politiques, etc. Ah ouais. Moi je pense que sur le site du Diamant d'Or à Strasbourg il doit avoir encore quelques petits concerts euh, cet été, ou alors c'est fermé je savoir. sais pas Ouais, c'est possible la, chance, la petite hein. fermeture estival c'est que c'est un petit peu raide là. pas beaucoup de groupes qui tournent il y a le festival What's Abar à Barre à Barre-le-Duc c'est bon, pas forcément dans le coin mais il y a une pro... Je suis pas très loin plutôt sympa, il y a la phase qui rejoue d'ailleurs J'ai est... plutôt bien ouais, ouais parce que j'étais quand même vachement cool. il euh, y a le Klef Rock le 1er septembre avec Klefsi comme euh, oui. voilà oui. Dans, euh, dans les points le euh, les coins syndicats pour ceux qui ne connaissent pas. <rire> voilà. Avec euh, Tagala Jones, les Naufragés X Syndicate, euh, les Wolf Gang et Hysteric Collective. Toujours dans les bons plans bien, bien sûr. Et donc euh, ça c'est le 1er septembre avec Klefsi et après on arrive à où c'est ah bah Tannery, à, Dijon, à Dijon. Ah, on peut dire toujours les pas... trucs cool à Dijon. Euh non en plus c'est cool, ils vont refaire euh, ils vont tailler tous les murs de euh, pour le festival de l'enceinte de Dijon en fait qui est pas qui, qui est nu pour l'instant en tout cas de l'enceinte de Dijon pas de l'enceinte de d un, d un, d un Ah oui, oui, bah... tous les murs extérieurs. <rire> On va va les... Bah, Dijon, ils vont refaire tout C'est compliqué et puis euh, la semaine d'après <rire> ils font Besançon, ils font toute la cité. <rire> non voilà, il y a conflit quand même qui joue donc euh, voilà plutôt solide. Oui oui, oui, puis je crois que la veille c'est un festival enfin c'est plus euh, reggae reggaesque le vendredi. Oui, un le... groupe qui s'appelle Silicon Carnet, ça doit <rire> c'est au moins du reggae en tout cas, et puis le lendemain voilà conflit 20 minutes de chaos de l'état et puis un autre groupe anglais. Donc, ça c'est ouais. le 6 7 euh, septembre, c'est ça Oui, à Dijon. À Dijon. Et puis après ça nous emmène en octobre, donc ça on aura le temps d'en reparler dans un futur proche. Voilà, donc si vous avez des autres dates, n'hésitez pas à nous, à si, compter, des sexes, si vous avez des plans qu'on n'hésitez pas à envoyer un petit mail euh, à, nous. À, à notre émission, c'est l'occasion qu'on en parle, il n'y a, a pas de problème, plaisir. Euh, et qu'est-ce que je veux dire Du coup on va s'écouter mon dragon. Oh, oui, juste un petit, oh, petit parenthèse, euh, n'oubliez pas chez Paulette, euh, je sais plus si c'est mardi ou jeudi, il y a et il y a encore un, une grosse tête d'affiche le, le mardi et le jeudi de cette semaine ah bah le mardi il y a Sepultura, Sepultura et c'est Sepu... déjà sold out et, et j'ai ma place <rire> ah, Sepultura ah, pas, ouais. parce que c'était pas marqué a, une que que ça, ça, euh, ça, sa, <rire> place à gagner tu remets sa place en jeu ce soir au 0329 <rire> ah, Sepultura tu vois, depuis qu'il n'y a plus les frères Calvera c'est vachement mieux en plus donc enfin je par rapport à ce qu'ils sont maintenant il y a quoi avec eux il euh, y a workunt je crois OK peut-être que j'arriverai tard on verra bien <rire> Non mais bon voilà ouais, j'ai c'est bien après il y a un petit groupe au moins avec Mais c'est plus c'est toujours cool enfin moi j'aime beaucoup André Kisser le guitariste euh, de qui, qui a écrit les plus beaux solos de mon de mon adolescence <rire> voilà. Et, et c'est quoi l'autre groupe alors qu'ils aient Et illégal euh, Corpse Illégal ou euh, Cannabis Corpse Illégal hein. Illégal, euh, illégal Non il y a Cannibal Corpse Cannibal Corpse Ah Cannibal ah, Corpse ah. C'est ah. pas pareil Sans vouloir vexer C'est rond ça Sans Hervé hein. et la bande euh, C'est un autre niveau Ouais. C'est c'est cool que Illegal Corse soit plus connu ici Que Cannibal Corse tu vois <rire> Ça fait plaisir Bien sûr mais carrément Non cool. mais ils chopent euh, énormément de grosses têtes d'affiches En ce moment chez Paulette Il y a Dying Fetus qui va passer aussi euh, un peu plus tard dans l'année en fait, ça C'est en semaine des groupes là euh, Oui ouais, ah ouais. bon, ouais. ah, C'est très très, euh, très très bien de faire C'est très très bien de les faire Combien de fois on est monté à Nancy Pour voir un, un groupe de creuse complètement inconnu Qui est plus ou moins cool Euh, voilà, là, tu, tu montes euh, à panier dernière barine juste à côté de, de Toul, et puis t'as la sépultura, quoi. Ce qui est... Ce qui est finalement, toi, c'est à moins d'une heure de chez nous. Euh, c'est cool. Oui, bah c'est pas pareil, après. C'est pas les mêmes pas les mêmes recherches, mais c'est ouais. euh, bien, dans voilà tous les voilà. cas, de, de proposer euh, pour un public plus large des, des, des gros concerts. C'est ça. puis ça marche à fond, en plus. Cannibal Corse, c'est déjà complet. Sépulte, ça l'est aussi. Après, c'est une petite capacité pour des grosses têtes d'affilie. C'est avec 400-500 places, quand même. ce C'est déjà faut que j'allais sortir ouais ouais non bah écoute c'est bien ça fait longtemps que ça existe hein, donc c'est que ça pour que ça dure euh, comme dirait nos amis Jérif euh... <rire> <rire> et bah voilà allons-y là dessus du coup on va s'écouter Mon Dragon euh, voilà j'ai déjà dit mes meilleurs albums du monde hein. et qui se reforme euh, du coup euh... se reforme t vraiment t il vraiment ou... bah j'arrive pas à voir les infos mais il euh, faudrait que je fasse jouer mes contacts mais du coup voilà qui se reforme en tout cas au moins pour la date de l'anniversaire de la France-Puy à Saint-Etienne Euh, mi-octobre, et avec un peu de chance pour quelques autres concerts, et dans ces cas-là ça viendra très vite chez nous. Voilà. Maintenant que t'es voilà que tu fais la une de hiver partout il n'y a même pas de monde, tout le monde s'en fout Maintenant que t'es morte, on verra qui est qui viendra te chercher dans ton trou Ma non, c'est mort. Voilà que tu fais la une fait l'hiver partout. Il y a même pas de neige, mon sang fuit. Ma non, c'est mort. On verra qui est-ce qui viendra te chercher dans ton trou. Le corps d'une pute, mon sang fuit. God know we don't make the dope, you didn't C'était mon dragon. Qu'est-ce qu'il écoute ce morceau Qu'est-ce qu'il écoute cet album <rire> C'est terrible. Euh, donc on va s'écouter un truc plus lent. Un peu plus lent, mais on continue dans les reformations. Quoique j'ai un doute, est-ce qu'ils avaient vraiment splitté spli, euh, Sleep ou pas En tout cas... Euh, ils, ils, un, ils ont hiberné peut-être Ouais c'est ça exactement. Ils peut-être partis se coucher. Qui avait pas sorti d'album depuis très très très longtemps. C'est donc le groupe Sleep. Euh, euh, ouais, une grosse grosse star euh, de la scène euh, Sludge uh, Stoner. Et, euh, et qui ressort un album euh, cette année un peu à la surprise de tout le monde et euh, qui s'avère être plutôt cool hein, donc euh, c'est bien donc on va écouter euh, le morceau Maro Notes Theme euh, issu donc du nouvel album qui sort cette année c'est The Science et c'est c'est Sourdman Records Qu'est-ce que c'est que ces groupes de stonaires là où il n'y ouais, a pas de l'arsenal à la c'est pas si long ça quoi Non c'est très très bien euh, ah, C'est le temps qu'il faut pour ouais, faire une mais... petite réunion, discuter un peu Après euh... slip a toujours eu un son euh, plutôt euh, propre, propre. Ouais, oh, oui, Je ne pas non, dire le ouais, mot ouais, mais, non, mais non, <rire> pas, Ils ont mais, euh, un son gras mais ils n'ont pas un son sale Pour le style c'est propre C'est relatif C'est bien joué Ça va jamais toi Du coup à l'instant c'était Sleep Ça cherche pas à faire un son propre moi si j'ai quand même l'overdose de feuze un peu dans tous les sens ouais mais côté garage mais ouais mais ils mettent pas de l'arsène vois notamment donc donc ils cherchent quand même un petit peu voilà donc le morceau c'était Marie Juanot c'est si pas de prolonger un morceau de 6 minutes à 7 minutes avec de l'arsène ah ça tombe bien moi j'en ai un juste après qui va être comme pénible il nous fait le pénible c'est lui qui va mettre de l'arsène c'est le monalon ouais bon bah moi il y aura pas beaucoup d'arsène ça va juste taper ah et tout droit ça Clair, précis. Ultra un bourreau. Prêt, un peu de hardcore, ça va aller tout seul. <rire> euh, Social Crisis, euh, groupe euh, polonais euh, que j'ai déjà passé. Mais euh, il est, le, on déjà sort, euh, vient de sortir un album euh, split avec euh, les excellents anciens emblèmes. Euh, groupe euh, de Black Hand de... Crust. Je sais pas, Block Crust ouais. voilà, de, du Pays Basque. De, de Black Metal pas nazi. Ou oh crois, voilà, en gros, ouais. <rire> <rire> euh, bon, on en avait passé aussi il y a quelques temps, parce qu'il avait joué au, euh, au festival à Saint-Diel. Euh, il te euh, va, mais il est annulé. Du coup, voilà, je me souviens que Rémy avait déjà passé un morceau, donc je voulais hum. pas forcément repasser un, parce que c'était quand même il y a pas longtemps. Euh, donc voilà, donc, sa crisis, euh, toujours très, très actif. Euh, L'album, euh, le titre, pardon, c'est Instinct. C'est assez facile. C'est assez facile. C'est un peu décevant pour un truc polonais, je suis aussi facile à dire, il juste un Y et un Y. mal choisi le morceau, et ouais, ouais, ouais, tu vas choisir ce pas, long. Je dirais <rire> vraiment un truc compliqué, parce que c'est les oules, un, beau, un instinct, <rire> Mais même on comprend, je crois qu'ils le disent dans, dans le refrain. Euh, le groupe d'après... On le passe mais... pas, on le passe pas. Non, mais c'est tout, vraiment, il, il, il y a des limites, quoi. Mais oui, j'ai oublié quelque chose, en fait, pour l'agent d'un concert. Le Diesel and Dust Festival. Ah, bah oui Parce que j'ai reçu les affiches en plus à la maison, donc j'aurais pu ramener un petit flyer, euh, j'ai oublié. Euh, donc le Design Dust, c'est un festival euh, à Fribourg, donc en Allemagne. Bon, c'est pas tout près mais Fribourg, c'est pas si loin non plus. Bah non, ouais. Euh, au Châtonne-Parker euh, donc c'est une Wagenplatz, euh, c'est un squat euh, de plus caravane. ou moins légal euh, de caravanes euh, de camions tout ça ils ont une belle petite salle de concert euh, oh oui. carrément cool et un très beau four à pizza très beau four à pizza, non c'est vraiment un très très bel endroit euh, comme ils aiment faire en Allemagne euh, voilà donc c'est le 10 et 11 septembre si j'ai pas de conneries ou 11-12 enfin euh, voilà c'est le week-end là euh, donc deux jours euh, il y a un petit peu de tout musicalement, euh, un peu de métal, un peu de, de rock, de ska, de hardcore, de crust, il y a pas mal de trucs différents. dont euh, Neutron Rats euh, que j'ai trouvé vraiment excellent, un groupe américain. Enfin euh, j'ai vu en fait au début Albani. Alors je dis ouais, un groupe de rock de hardcore Albani enfin d'Albani c'est quand même pas pas courant en fait non Albanie c'est un état euh, aux états unis donc euh, totalement décevant ouais, rien à voir c'est un chier, un coup riquin ouais bah encore <rire> <rire> euh, donc c'est un nouvel album euh, Trench euh, non l'album pardon Primitive Past Nucléaire future le titre Trench donc c'est du hardcore euh, sale riquin comme j'aime beaucoup Yep, voilà, yep. ouais, euh, donc c'était à l'instant, et donc c'était Neutron Rats euh, avec euh, l'album Primitive Past, Niclair future donc euh, groupe euh, Ricain euh, qui sera sûrement tourné au mois de septembre, hein, parce que vous les retrouverez à Fribourg en Allemagne, début septembre, et juste avant Social Crisis euh, avec le titre Instinct. Euh, voilà, on va se passer un petit morceau de Monarch, groupe... Euh, Oui, c'est essentiellement ça. <rire> euh, groupe de bordeaux de doom euh, funeral doom à euh, Ouais, selon les <rire> selon les albums du coup en fonction de s'ils veulent aller un peu plus vite que pas vite du tout <rire> ou pas. Et euh, voilà, Ils en fait. ont sorti un album là qui, qui s'appelle Never Forever qui va enfin un peu plus vite. C'est relatif mais euh, voilà, un peu plus euh, accessible on va dire, même si ça reste relatif. Et <rire> moi j'écoutais ça au boulot, en plus euh, avec les périodes des vacances, j'étais tout seul au bureau. Et euh, une cliente qui arrivait, qui venait chercher un truc, et le truc était à l'autre bout de l'atelier, donc du coup, moi je suis parti chercher son carton, et j'avais pas fait gaffe que la musique tournait encore, et que du coup, en fait, c'est dans un moment il y avait quasiment rien, donc euh, j'entendais pas, et j'avais laissé du son euh, relativement fort, je suis revenu, ça hurlait dans le truc, c'était <rire> les voutes tout bizarres, les Larsen, et c'est écrit avec de la réverbe à donf, et puis ma cliente qui était là au milieu, je' elle est pas partie, <rire> c'est je... bien, c'est mon carton, c'est bien, c'est bien, c'est pas cool, je kiffe à mort <rire> ah, elle dit, ah, bah, bonne <rire> mais ceci dit, quand même ça pas des choses au travail hein. Ah ah bah, non, non mais attends, <rire> parce que là ça va quand même très loin Ah très loin J'avais un t-shirt des Toydles Du coup ouais. et, euh... Pas vu souvent avec Non ça mais est fier, hein. Si, il est cool. En plus c'est Chester, le dessinateur français là Qui l'a dessiné, donc euh, très très cool Pour deux, euh, deux raisons Et donc j'avais mon t-shirt et la euh, cliente qui, euh, qui a absolument pas le look euh, punk Ou enfin ah. quoi que ce soit, aucun euh... indice Et qui me fait... Euh, « Ah, oh, vous connaissez les Toy Dolls ?» oh, Ah non, non c'est euh... toujours de nuit. J'écoutais ça quand j'étais jeune et tout. Je « Ah ouais, c'est marrant. Ouais, »« ouais, ouais. Et les Trotskis, vous aimez bien ?» ai wow, qu'est-ce qui se passe ?» je... Il était 9h du mat, je me enfin, suis toujours tout début de semaine et on me demande si j'aime bien les Trotskis de boulot. Je... Voilà, c'est... Il m'a fallu une petite demi quoi Dit, oh euh, ça va. Ah, il est trucs bien les Trot Kids. Oui, mais bon, je sais pas précipiter sur le truc ça. On aurait pu lui dire que tu as joué il y a pas longtemps dans le bar euh, du Guitare ouais. des Trot Kids. On ouais, ouais, ouais. aurait pu lui dire ouais, moi je suis. ça aurait été ça aurait C'est là c'était plié là, <rire> non, elle reviendra plus et voilà, c'est tout, c'est ta faute. Mais voilà, Bon, voilà, tout ça pour dire qu'on va on écouter écoute Monarque. ça n'avait quand même strictement rien à voir Là, c'est aparté plus qu'apparté Non, c'est c'est des anecdotes qu'il faut rire. C'est ça. Passer les toy de à Monarque. <rire> ouais c'est ça exactement ouais. tout à fait là c'était bien s'il a coupé la radio euh. <rire> ouais, est en train la rallumer. on s'écoute euh, monarque et puis on coupera un petit peu les larcènes de la fin parce que là pour le coup ils sont mmh. bien gratos <rire> nous est la dernière minute de l'arsenal. Enfin on les voilà. parle surtout à Stéphane parce que je pense que là il va nous faire un ave. Moi je trouve c'est dommage de ne pas laisser un petit peu. Est... Ouais, on en parle. C'est parfait. Ah, Fais-nous un petit ah, mix. Ouais. Un mix drone. <rire> bon, <allez. rire> voilà, c'est quand bon, Allez, Allez Steph on a pitié de toi donc On, on va, va reprendre pour, un peu de... Pour on donner va... un bon coup d'accélérateur à l'apéro de Steph et Marylène On va mettre un petit peu de fastcore et de grindcore Donc on va commencer par des checks euh, donc, encore. Le... encore Encore et toujours l'été et que veux-tu Donc euh, le groupe c'est Shiva Yoga Excellent groupe notamment sur scène euh, En disque c'est vraiment cool mais il faut absolument les voir sur scène Parce que le groupe il prend toute son ampleur euh, sur scène Euh ils viennent de sortir un split avec Dog Eggs, euh, le groupe de Leeds euh, ah oui, euh, qui est bon super est ça, cool hein. aussi ouais carrément et euh, par contre la partie Dog Eggs est introuvable euh, sur internet le, le split va sortir bientôt en euh, là ah, et quoi, euh, un split EP Ouais un petit split OP donc Shiva Yoga Dogeggs Shiva Yoga ils ont déjà mis sur leur Bandcamp euh, leur partie à eux donc on on va pouvoir écouter deux morceaux C'est vraiment, aller... vraiment le Bandcamp parce que checki c'est c'est quoi le, le truc qu'ils ont Ils ont autre ah, ils sont comme autre truc, ça le, le Bandcamp le... Ouais, ouais. ou c'est le Bandcamp du label, je sais plus. Enfin, c'était sur Bandcamp que j'ai que j'ai trouvé ça. Et, euh, et les deux morceaux qu'on va écouter, c'est Hipster Yugant parce que le titre est ultra cool. Et euh, autre titre, alors je sais plus ce que ça veut dire, c'est un titre en tchèque. Alors attention, on va parler tchèque. Euh Nexti di nebo anim nevim procha. ça. Ah, mais ça ça parle de l'option extrême. Voilà, ça. Ça dit arrêtez de vous déguiser en banane, <rire> putain de merde, c'est super pénible. Non, c'est une phrase à euh, con euh, <rire> genre proverbe mais bon j'avais regardé la traduction mais j'ai oublié ce que ça voulait dire en tout cas on va écouter ces deux morceaux là qui sont bien rapides et juste oui. après on va s'écouter un vous... groupe de merde Non, très rapidement. Ouais. <rire> non mais c'était beaucoup d'écrier, plein de voilà, ils ont foutu la merde. Euh c'était euh, groupe euh, qui n'existe plus depuis quand même une paire une paire paire d'années, c'est un groupe de Toulouse qui faisait du graincore fastcore porvalence euh, avec des morceaux Bien de 40 rapide, secondes, 30 ouais. secondes, une minute au maximum euh, avec une discographie absolument fo euh, fol fol avec des cassettes, des compuis, des machins Voilà, c'est ouais, vraiment ramène euh, pas mal d'années on arrive. Ah hein, bah je, années je, je 2000 rappelle, quoi, euh, ouais, euh, Début 2000 hein, euh, Moi j'écoutais à peine euh, le style là. Euh, voilà donc le titre c'est I can't fall in love euh, donc en fait ils viennent de sortir enfin euh, il y a 100 labels donc c'est l'une des plus grandes coproductions de labels pour sortir un disque de grindcore dont Deviance Frequence voilà mais on va arrêter la ouais, d'appu ouais, je... parce qu'on <rire> en a fait beaucoup trop ouais, ce soir c'est peut-être nos seuls auditeurs je crois parce que là on arrête pas de se faire critiquer <rire> alors qu'on base des disques dans euh, du label moi je hein. mais je m'affre <rire> voilà donc il s'appelle Peace, Unity, Noise and Have Fun Donc voilà, pour validation, c'est à 100 euh, voilà, donc l'attribut enfin il y a plein de plein de groupes qui font des reprises, euh, tu as des inédits, des choses comme ça. Je sais pas exactement à quoi ça va ressembler à voir. Je sais pas, mais ce qui est cool, c'est que sur la pochette, tu as vraiment tu as Tekken en petit au milieu et les 100 logos des labels autour et <rire> déjà rien que le concept ah, est, est ultra ça va être ultra compliqué à faire ouais. C'est ça. Je a... la un peu grand chose à faire. Il ouais, y a juste ré... réduction. Ça se souvient <rire> un mec qui a fait un dessin derrière <rire> on le verra jamais. Ah, mais surtout le temps de récupérer tous les logos et toutes okay, la tunes. Ah, Imagine ça, ça fait plus les ouais. années 2000 ouais. que ça en projet. Voilà. Ça a pris 14 ans de retard juste pour récupérer les logos. Voilà et ça dure 43 secondes. Et voilà. Go I know you, I don't think it's me Say goodbye. We wish you luck. Mentomori numéro 1 sur la vitesse de l'apéro <rire> c'est déjà terminé après un bon récard, un bon fast core et un bon grind core bah allez, la une soirée est excellente voilà. donc euh... c'était juste à l'instant Tekken et avant Shiva Yoga et le titre de Shiva Yoga qu'on n'a pas réussi à traduire ça veut dire je ne veux plus grandir parce que je ne sais même pas pourquoi merci Google Traduction to yang, to doi net shoot, nick di varost, ne bo anin ne vim proch ah, pourquoi <rire> aucune idée euh, voilà. on va continuer quand même dans cette petite sélection de morceaux de l'été voilà. et là on va perdre définitivement Stéphane Léviens oh. mais bon mais là je... reste on a du trash tout à la fin ouais <rire> juste à la fin on a un truc de 10 bits dégueulasses comme t'aimes bien On a le groupe portugais, là, comment qu'il aime bien à fond, là, qu'il a fait jouer 15 000 fois. Symbiose. Symbiose. Pas on, rigole, a... on va mettre Symbiose à la fin. Mais <rire> c'est pas vrai, hein. ah, <rire> suis... oh, voilà. Chuuu, chuuu, chuuu, je euh, non, du coup, on va s'écouter. Rocket From The Crypt, Alors, on avait déjà, enfin, Jean, on avait déjà passé, euh, il y a quelques temps, mais, voilà, cet album est tellement mortel, et ça... Moi, c'est mon petit morceau de printemps, euh, printemps-été aussi, voilà, ça ça respire la fraîcheur. Et juste après, night Nightbird, qui est un groupe de... de punk hardcore, mais qui tire vachement sur le surf, du coup, euh c'est toujours cool en fait quand tu fais une mission spéciale vacances surf Putain. mama mama mama mama mama mama mama to get fuck up shit that we can't trust c'était Nightbirds à l'instant <rire> euh, donc euh, voilà ce petit côté surf à la fin je... c'est rien aussi euh. d'accord c'est un gros groupe ou, euh, que, euh... ce, ça ça pas, mon... pas mal monté en fait d'un coup ils ont leur premier album est passé plutôt inaperçu le deuxième celui dont on a extrait ce morceau là a bien bien tourné, bah, ils ont fait une grosse, grosse tournée européenne aussi à ce moment là ça ça bien marché, bah, il devait jouer au Yepper Voilà. <rire> pas... Mais sauf qu'ils sont arrivés. J'avais Ils sont arrivés trop tard et du coup ils ont pas pu jouer et, et voilà, et les, les bouchons. Et non, c'est une enferrie en plus donc c'était un peu le merdier parce qu'il y avait plein plein de vent cette année-là du coup euh... enfin bref, euh... débouchons mes deux ferries. Et on s'est retrouvé, ils jouaient en fait le quasiment le matin, enfin très très tôt dans l'après-midi. Oh, il a peur normalement. Et on le en parlait pas. Et ouais. le soir euh, au pit ça courtrait. Oui. Et du coup tu euh, quoi du... comme t-shirt le, le jour-là Je sais pas. Et non mais pour, aller, pour te dire qu'ils ont pas joué hier parce qu'ils sont arrivés trop tard. Du coup, après euh, on a loupé Crobar euh, je crois pour aller voir euh, pour aller voir Neighbors au Pit à courtrait justement pour aller voir le groupe parce que c'est un des groupes qu'on voulait voir absolument dans le même. Ah, tu as suivi, c'est beau ça. Ouais, ouais c'est ça c'est le vrai fun. Voilà, voilà. Ouais. ça. Puis après on se casse fait 6h d'autre en écoutant The Hives à donf tout le trajet. Ouais, c'était carrément. Non, non, c'était la boum Je sais que tu aimes beaucoup The Hives. Oui. <rire> oui, tous cas. Et là vous voyez pas le visage de Mitch mais euh, il ça est... Le coup, il parce... est radio. Ouais, il est tout le <rire> bon, Allez, on continue dans la petite thématique estivale euh, en passant à un bon groupe de black metal norvégien. Ah, je euh, <rire> voilà. <rire> C'est euh, pas enfin, peut dernier aussi, non euh, Ouais, je crois que c'est le dernier, on verra si on... Ouais, bon, c'est le dernier que j'ai et que qu'on a prévu en tout cas. Non, on met Symbiose après. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Clin d'œil. Donc juste avant Symbiose, on va écouter Aura euh, noir donc euh, groupe de Black, euh, un peu old school, Black Trash... Euh donc euh, on est encore sur un album de 2018 donc euh, ça faisait longtemps pareil qu'ils n'avaient pas sorti de, de de disque et là ils en ressortent un qui s'appelle du coup Aura à noir aussi mais avec un e à noir. Ils ont dû choper un dictionnaire français entre-temps et euh, <rire> et le groupe euh, le, le groupe le titre c'est Modern to Wind, très estival comme comme nom. Euh, voilà donc de l'album Aura à noir sorti chez Indie Recordings cette année. c'était ora bien bien estival qui évoque les plaines désolées de le permafrost c'est ouais, ça, ça de, de la norvège voilà donc euh, je crois que c'est le petit moment euh, le petit moment récompense euh, pour terminer là ouais ouais c'est ça donc c'est la petite récompense là je suis derrière les platines c'est super cool euh, <rire> donc voilà après deux DJ heures Mathieu. de musique euh, inaudible on va s'écouter un bon crust des familles notre, euh, notre cher Stéphane, Stéphane voilà. ouais, voilà. c'est l'heure de Peut Symbiose peut-être notre seul auditeur ce soir <rire> on on il bien euh... <rire> donc Symbiose donc le groupe crust euh, portugais donc là c'est euh, le titre India Deliroid de l'album Evolution avec euh, le chanteur de Ratos de Porrao en guest donc c'est bon pas, pas trop mal allez c'est parti <rire> Il nous reste 10 secondes pour se dire au revoir, dire euh, bisous à Stéphane Léviance, qui, a, ouais. qui doit être ultra content d'avoir écouté sa voix. Oh putain, il mis sa viance Il s'a Avec ouais, ouais, ouais. sa voix aiguë de quand il est très excité. On peut peut-être ouais. annoncer la prochaine émission, qui sera une spéciale année 90. Tout, tout à fait, voilà. donc ça va encore être la fête, là, je pense. Exactement. Oui. Ouais, c'est Stéphane, il, va... il, il a déjà et déprogrammé. A... Il ouais, euh... faut qu'on voit ça très vite, et du coup, ça sera le 4 septembre C'est ça, je crois. Non, je suis pas sûr. Le 6 Le 6 septembre. Voilà. On vous dit au 6 septembre. Merci nous avoir écouté Bonne soirée à tous. Allez, ciao. Merci à Gamehose. Tous les tubes de l'été sont dans Memento Mori. Avec en exclusivité mondiale... Tunez-vous Tunez-vous Tunez-vous tunez Rocker from the crypt Shiva Yeager Rilouza Médicien Mehmet Numéro 1 sur 8 That foul evening, when you heard the banshee's howl There was lazy, drunken bastard singing belly in the bell I took you up some midnight mass and you in the lurch So you dropped a button in the plate and screwed up in the church Son of liberty, from flax and packs and chucks And I'll take you from this dump, and in and stick it in a box Then I'll take you to the prior, and shove you in the ground We'll stick your head back out and shout, we'll have another round At the great side of Co-Cullen, we'll kneel around and cry And God is in his heaven, and Freddy's down wide up by